بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا في أي باب نعم ما هي اللا نوع التي ذكرها المصنف من السحر كل جوع السحر اللا اتفاضي لا ليسا عبا ماكس دا هلا لي فاصلوا فرد السحر كلا سي تيروتا الترك ماهو الترك يعني اول اخذ الارص في اه يرتوف في الريم برصبل في ديليني سافوار سو ديزون في دو لافنيور و سيس كي سون لي ديماغ غالمان اديل اشياء والعيافه اسم هذا السلام اصره تياره اه ما ما فهمت الذي حط مثالا ان اكزامبل للطياره دون فور دو ريافه ان اكزامبل انت تقول لي سواظو يبارا droite سي سي موديزون سي سي اصه تياره وعيافه نعم عيافه, عيافة Non, c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai, des exemples, des choses qu'aujourd'hui sont présentes, qui se font par les gens. La tasha'oum. Qu'est-ce que tu veux dire? La tasha'oum. La tasha'oum. على أنا عيافة. عيافة هو خاص بالطيور யூர் خاص Par les oiseaux, le mauvais présage par les oiseaux. Par exemple, ils disent que l'oiseau porte mal à l'air. Ou la voix de tel oiseau porte mal à l'air. Si il y a là, il y a dedans le fait que si l'oiseau part à droite, qu'est-ce que ça Si il part à gauche, qu'est-ce que ça Ou les signes qui amènent un mauvais présage. Comme il l'a dit, par exemple, marcher sous une échelle, casser un miroir. Par exemple طيب وكذلك ذكر في الدليل السعدي ما هو عن اخر من شعاب السحر ما هو تنجم استرولوجي استرولوجي انا باكون استرونومي ويواصل يقول ان الدليل الثالث وللنساء من حديث ابي هريره الراوي راو عنه عنه شوقي عنهما من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui fait un nœud et qui souffre dedans aura fait du sihr et celui qui aura fait du sihr aura associé et celui qui aura accroché quelque chose il lui sera confié et l'Albani il a fait du sihr il a affibli d'autres a dit Allah qui montrent que le sens il est correct فصلن من عقد عقده ثم نفخ او نفث فيها هذا صورة الفرق من نفثات في العقد c'est quoi c'est ça ce qui souffle dans les nœuds pour faire du chiir ما ان سحر فقد اشرك سلوكيا اصصل لي ا associer c'est bon c'est pas vrai c'est vrai الشرك من الشرك ايه ما يتعلق bon, اشياء وكلا له c'est pas vrai quand اخذنا سابق قد مع البالونتيف تمام في الكلمات عقدة عقدة أي عقد لأجل ثم فيها مع ولكنه மேம்ோலி அஃல் et il souffle dessus en crachotant vite fait. Une technique de sihr. تعلق شيئا اي ركن الى شيء ويعلق آماله به. C'est-à-dire qu'il a une chose sur laquelle il base ses espoirs. Il a ses attentes basées sur cette chose-là. "ومن علق قلبه بالله واعتمد عليه كفاه" ومن علق قلبه بالسحرات وغيرهم من المخلوقين اتاه الشر في الدنيا والاخره ومن جهتهم معاقبته بالنقيض قصده سلوك من اخلص هم كه الله عز وجل و ي repose sur lui il souffira et celui qui accroche son cœur aux sahara et autres parmi les créatures il sera atteint du mal fi hadhi dunya fil akhirah et Par cette cause en elle-même, sur laquelle il l'espère, elle sera une cause de sa perte. Et que son attente ne lui parviendra pas. Ce qu'il attend, il ne l'obtiendra pas. Contrairement à ce qu'on peut voir, des gens, tu les vois faire du cirque, ils disent que ça fonctionne. D'accord Dans le fait que le cirque l'avait fait, n'aim. Mais c'est quoi son attente à lui Réussite. Est-ce qu'il a réussi Il n'a pas réussi. Comme quelqu'un, par exemple, qui prend euh, de l'alcool ou de la drogue pour se sentir mieux. En réalité, il se sent mieux. Là, voilà. il a un temps où il est ivre. D'accord Ce temps s'arrête, il revient à la réalité, il est pire qu'avant. Donc il n'y a pas ce qu'il voulait. Ce sont des désillusions, comme on dit. Enfin, celui qui prend le cierre, c'est pareil. C'est pareil. En apparemment, attends ce que tu penses avoir, vouloir, lui apparaît. Mais en réalité, ça disparaîtra. Et pire encore, lui, tombera dessus. Al-Sharj al-Ijmali Il nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a tous ceux qui ont essayé de l'écrire et qui ont essayé de l'écrire et qui ont essayé de l'écrire et qui ont essayé de l'écrire et qui ont essayé de l'écrire et qui ont essayé de l'écrire et qui ont essayé de l'écrire سَاحِرَنَ فَقَدْ يَعْتُبِرَا سَاحِرَنَ فَمَنْ سَاحَارَةَ فَقَدْ يَعْتُبِرَا شِرَ مُشْرِكَ Donc le Nabi Salazar nous informe que celui qui va s'exercer ou s'initier à la sancererie en faisant des nœuds et en souffrant dedans en se... en recherchant de l'aide avec les... la kishiratine سَاحِرَا كَسْدَاكَ مِتَا عَسَاحِرَ لساحرك وصدقك مقطوع وشريك وذلك لان السحر لا ياتي الا بوسائل شركيه فقصص السحره اسبابه شركيه لابد ومن من اعتمد على شيء وكله امره الى ذلك الشيء ومن علق قلبه بالله واطمئن اليه كفاه ومن ركن الى مخلوق من السحره وغيره مته الشر في الدنيا والاخره من جهتهم معاقبه له min akil kasdi li annahu ya'tamida la ghayrillah wallahu kafin 'abdah celui qui se base sur ces joues là sur le sahara ou quoi ou autre parmi les créatures lui verra ses attentes s'écrouler fi dunya al-akhira et en plus il commettra le péché immense d'avoir commis du shirk في في الله سبحانه وتعالى. يقول qui n'est pas permis de de s'exercer au ثانيا, النفث العقد, نوع من Souffler dans les nœuds, est une forme الساحر مشرك. الساحر, مشرك. تحريم بغير الله. s'accrocher que à Allah seul ne l'a pas permis avec le tafsir qu'on a préparé avant mais le cœur lui bout la con mais doit être accroché qu'à Allah même si les causes sont là son cœur s'accroche à Allah cinquièmement en que man y'tamed ala ghayr Allah khawil celui <trui> qui se repose sur que Allah sera abandonné en que man y'tamed ala ala Allah kafah Et celui qui se repose sur Allah lui suffira. Ou métawakkil ala Allah fa huwa hasbuh. À l'occasion du hadith du bab donc le rapport du hadith par rapport au chapitre. A-est-ce que le hadith allala an al ta'kid wa al nafss فيه نوع من السحر. Ce hadith indique que c'est un nœud et soufflé dedans sous la forme de sihar. حديث يعتبر مشركة. الشاهد يقول في الدليل الرابع ابن நோரீன் أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَدْهُ هِيَا النَّمِيمَة الْقَالَتُ بَيْنَ النَّاسِ رواهُ مُسْلِيم que le نبي صلى الله عليه وسلم a dit ne vais-je pas vous informer de ce qu'est الْعَدْهُ الْعَدْهُ c'est النَّمِيمَ laْكَلَمْنِي et les pauvres mensongères qui se propagent au sein des gens Al-Adhu Qala fi shakh al-karimat Unabbi'ukum ay ukhbirukum Jouzafam Al-Adhu fil asl al-buhd wa fassara ha al-nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam بِالْنَمِيمَةِ لِنَّ الْنَمِيمَةِ رَادِبَنْ لَا تَخْلُومنِ الْبُوْتِ Donc en fait à la base, الْرَادْهُ, c'est le mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a l'a expliqué comme étant الْنَمِيمَةِ Car la base, الْنَمِيمَةِ généralement, fréquemment, n'est pas exemple de mensonge. Ne serait-ce que, même s'il y a une base qui est véridique, اَقْزِيَادَةِ Car le Nammam, c'est quoi qu'il veut faire Par le Tahrèche, entre les gens, pour qu'ils divisent entre eux et mettent les conflits. Donc il, sa parole, il va la rendre encore plus piquante. Mesdames, une personne dit à une autre, « J'aime pas un tel. »« J'aime pas un tel. » Celui qui a entendu le Calais, il va aller voir un tel et le dire. Et souvent, il va mettre sa sauce. Il va dire à l'autre, Il te déteste à un point où tu n'imagines même pas. Comment Pourquoi Pour amplifier. Ou il va te dire, un tel que tu n'aimes pas, mais avec un ton, tu vois, qui va envenimer la situation. Le but, c'est que, ça rentre dans ton cœur, et tu prends dans ton nez contre l'autre. Donc, il va, il met de sa chance. Même s'il si dit les mêmes paroles, il va avec un osloub pour qui va tomber à toi avant la chose putain de tique elle ne le encore plus déjà les graves et lui va te l'aggraver. Elle قال كسره القول celui fait de beaucoup de paroles pour ça des gens et qui puisse des paroles moins son gens. C'est le harcèlement de la nemime peut comme ça veut venir de provoquer ce qu'un sahne ne peut pas provoquer. Le sahir il doit faire des haraqats, il a besoin de faire des, de des rit et c'est ça le nemam là. Il a besoin d'une oreille et d'une langue. Une oreille pour avoir entendu et une langue pour aller répéter. C'est tout. Et choisir les bonnes personnes, خلاص, il fait une guerre. Entre deux clans, entre deux tribus, entre des états entre un maïs et sa femme, entre un fils et son père. D'accord Et plus rapidement que le Sahir. Plus rapidement que le Sahir. Là, comme l'autorment le cité, ce qu'il fait, ce n'est pas le shirf. Contrairement au Sahir. C'est-à-dire que le résultat du, du namimah, est plus gravissime que celui du Sihar sur des points, mais l'action du Sihar est pire que celle du Namima, car elle est basée sur l'échec. Je ne dis pas que le Nam-Mem, son mâle, peut te nuire plus que du Sihar. Ce qui peut faire des discords entre les gens, plus qu'un Sihar. Anna sait faire tout amal à tout tout seul. Qu'elle ne même pourra pas faire. Touché par un jin, touché par un par des des des par des mots, des douleurs, des maladies, elle même ne peut pas faire ça lui. Lui ce qui veut c'est la discorde entre les gens. Euh sahih min maqasidih hada. Il veut tout le monde se femme. Pour que ses rejoigne le sahib pour faire des choses que lui même ne va pas faire. Ça ça c'est jinn Antoine ne même va pas faire ça. Lui, lui c'est juste langue, oreille. Il te dit ça rentre ton cœur, ikhrasif fait la guerre entre toi et des gens. Entre toi et des gens. Qui peut te réparer réparer vite fait aussi également. Et qui veut donne le haq. Veille à ta chose, vite fait. Mais le sahir, c'est pas facile. Quand le sef ta'ata, il a besoin de ça plus d'effort et ba'ada des choses. Esti'ana billah pour cela. Tu sais, le sahir est pire que nous-mêmes, nous-mêmes بتاع un char plus grand que le sahir. يقول لما كان سؤال يثير تطلع المخاطبين واشتياقهم ويستلعي انتباههم الى ما يقول المتكلم سال النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن معنى الغصب جينغور لا سيها سي بات اعده عن معنى الغديه ثم جاب نفسه بنفسه قائلا يا نميمه وذلك لما يخالط النميمه من البهتان وقصد الاضرار بالناس مما يفرق بين المتالفين ويقطع الصله بين المقربين ويملو الصدور غيظا وحقدا كما هو مشاهد بين الناس ونبينا صلى الله عليه وسلم pour que les gens soient plus attentifs à ce qu'il dit il arrive avec au soual N'aurai-je pas vous informer de telle chose ah, Qu'est-ce qu'il nous dit Il n'en informe. Car la chose, elle est grave. La chose, elle est grave. Yaqul al-fawaid Al-si-u-djab fi ta'alim minasalib al-tarbiya walis al-samiyya Le fait d'attirer l'attention dans l'enseignement par le usloob de l'interrogation ولا so تكن pedagogue slavic ثانيا تحريم النميمه وانها من كبائر ce qui montre que la namima est haram ammi les grands péchés c'est quoi la preuve c'est pas mes grands péchés la namima طيب c'est quoi professeur un, un grand péché لا لفظه كان ديك سان كابيره لا طول جننا ما ماي فتاتي نعم وكذلك حديث ابن عباس عذاب القبر عذاب القبر ايوه ان النبي صلى الله عليه وسلم رى قبرين فقال ادنىهما لا يعذبان اما احدهما فكان لا يستطيع البول والاخر كان يمشي بالنميمه جوزمتي بلعتمك تشاتير Un, à cause de l'urine, quand il ne se purifiait pas, pour qu'il urinait aux yeux des gens. Et l'autre, ça, Nam-mame. Nam-mame, c'est le nom de la, la, la Namima. Le hadith qu'a cité Salah, là, il y a trouvé le Jannah, Nam-mame. Que le Nam-mame, on ne reprend pas le Jannah. Mais c'est dans quel sens Parmi les premiers. Donc ça, c'est l'épreuve, c'est le Kabaya. Muna sabbat el hadith, il baim. عَيَسُ دَلَى الْحَدِيثَ لَا أَنَّ الْنَمِيمَةَ نَوْ عُنْ مِنَ السِّحْرِ وَذَلِكَ الْنَمِيمَةَ تُؤَسِّرُ مَا يُؤَسِّرُ الْسِحْرُ أو أَكْسَرُ donc la namima c'est une forme de sihr mais c'est pas un sihr basé sur le shirk mais c'est un sihr dans quel sens qu'elle influe sur les gens comme le sihr le ferait comme le hadith qui vient maintenant يقول وَلَهُمَا عَنْ إِبْنُ عُمَرَ أي لَهُمَا مُخَالِي وَمُسْلِمُ عَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا مِنَ الْبَيَانِي لَسِحْرَا إِنَّا مِنَ الْبَيَانِي لَسِحْرَا qu'il y a dans l'éloquence de la Sassalaghi dans l'éloquence il y a de la Sassalaghi c'est vrai les gens qui parlent bien cela est une arme pour toi il dit pour le bien ou pour le mal pour le bien et pour le mal comme la poésie comme la littérature car ces deux là peuvent être dans le halal et deux formes d'éloquence sont employées mais sont le haram dans dans la musique ces ces paroles pour les musiciens hein ils ont un flow qui est de captiver les gens ça c'est c'est un art maintenant ça a un art de savoir comment écrire avec la rime avec le mot placé au bon endroit avec le bon exemple et avec la musique qui va derrière ça seront d'amour pour ces jolies femmes ça seront de guerre pour asséler trop et autre et parmi les formes de musique qui a fait le plus sur les jeunes aujourd'hui, comme vous savez, il y a la rap. Et ces rappeurs, ils sont un peu comme les poètes. À la base, une forme de poésie. On appelle les exemples de musique. C'est une forme de poésie. Et yakulu al-azawaj wal-shu'ara yadba'uhu l-ghawid. Alam tara annahum yufikulu wadin yahibun wa annahum yaquluna Malia Falon. Donc les poètes sont suivis par les égarés. Et tu les vois errer dans les vallées et qu'ils disent qu'ils ne le font pas. Et quand tu regardes les rappeurs, même les chanteurs français viables, les rappeurs, c'est exactement ça. Surtout en ce truc qu'ils qu appellent, je vous appelle ça déjà. Degotrip, n'importe quoi, les go trips. Quand ils faut que se vanter faire mettre pas leur, leur, leur personne en avant avec des rimes et des métaphores. des choses qu'ils ne font pas en réalité. Moi, je fais, moi, je dis, moi, je suis. Tu n'es rien du tout, tu ne dis rien du tout, tu n'es personne. D'accord C'est juste des paroles. Les gens l'entendent, ils aiment dire qu'ils ont devant eux un superman. Dans le sens, tu vois. Ils ont devant eux un, un héros. Ils ont devant eux un, un homme qui a changé le monde. Il n'a rien changé du tout. Juste, il a pris son stylo, il a réfléchi, il a écrit des rimes. Toi, tu l'as écouté, il t'a séduit. Avec la musique derrière. Et tu le vois comme euh, un surhomme, un surhumain. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ou il y a aussi ce côté euh, mise en scène, tu inventes des films, tu inventes des scénarios, ils vont passer pour des gangsters, pour des bandits. Rien du tout. Rien du tout. Sache qu'un vrai bandit, un gangster, il ne raconte pas sa vie. Un mafieux, la plus grosse bêtise, c'est de dire ce qu'il fait. C'est quoi son but C'est de ne pas se faire attraper. C'est d'éviter la prison, d'éviter... Euh, On sache qui il est. Donc quand tu viens et tu fais des rimes, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. Eh bien, tu n'as rien compris. C'est la première preuve que tu n'aies pas qui tu es. Ou au minimum, si tu le fais, tu ne le fais pas bien. D'accord Car le but, c'est l'indiscret. Donc, un... un bandit qui se dit qu'il m'inflixe de l'argent de façon illégale et qui fait durer en même temps qu'il balance tout ce qu'il fait, c'est un imbécile. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et gros, ce qu'il veut, ce qu'il veut, c'est que du rire. C'est que de son tension. C'est pour qu'on dise de lui qu'il est. Et la musique là-bas c'est haram de toute façon. D'accord? اللَّهُ Allah Ta'ala, "Wa min an-nas man yastadillu lahu al-hadith li yudilla 'an sabilillah." Parmi les gens, certains qui achètent des paroles de distraction pour regarder sortir d'Allah. طيب بيقول علم ويتخذوا احزوا اولئك المذبو المهين. Donc le hawl al-hadith, hawl al-hadith, Ibn Mas'ud il a juré que c'était la musique. Elgina Quand ils ont dit dans le Coran il y a pas de verset qui dit que c'est la musique. Il se verset là il le dit soit il Lotman. Ils disent c'est c'est pas expliqué. On dit c'était interprété par les salaf les sahaba qu'il y a des versets des fois ils ont affaire qui est autre que ce que tu vois en premier lieu. Qui est autre que ce que tu vois en premier lieu J'ai besoin d'explication. Et les gens les plus aptes à t'expliquer sont ceux qui étaient là lorsque le verset est descendu et qui qu savent pourquoi il est descendu, dans quelle cause. Donc, il y a le mas'roud qui était le plus grand moufassir des sahabas, de son vivant. A peut-être pas qu'il disait « Si j'ai connu quelqu'un qui était plus à voir comment dans le Coran, j'irai prendre ma chamelle et j'irai vers lui pour apprendre. » Il a dit « Le Nabi Salam n'a pas resté inversé sans que je lui demandais à ce sujet. » Attends, je ne sais pas si c'est l'Ubn Arbas qui a dit ça. Ibn Arbas, qui a dit ça à Naam. pour honnêtement quand qu il en soit le son vivam ibn Masoud était l'homme le plus savant dans le Coran dans le sens de l'interprétation il a dit c'est le rina c'est la musique il a dit également que la musique fait pousser des pourris dans les cœurs notre but est différent celui qui cote la musique leur donne une époque dans son cœur et tu les vois ces rappeurs qui se disent avoir un message se disant d'appel à l'islam tu es sur une chaise et ce sera au lieu de l'autre tu pourras pas journée de le hak il est pas il peut pas enjoberter donc tu les vois soit ils comprennent son bois fa cou nous arrête et certains ils ont arrêté challenge waffaqahumullah ils ont arrêté la musique ils ont vu que ça ça va pas ensemble et d'autres bah ils sont empirés au début j'avais un texte un peu il parlait un peu de d'islam après il a viré du côté des rappeurs complètement Au début, c'était Allah, son messager. Après, c'est devenu... Voilà. Même l'apparence, ça l'a changé. Tout. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Ce sera ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. Donc, la da'wah par la musique, c'est que des péchés pour la personne. Fisque et bid'ah également. Parce qu'ils ont fait moins de, de da'wah, alors ça n'en est pas un. Donc, si je dis à la ta'aboud, quand c'est ta'aboud, tu as fait une bid'ah. Il n'y a pas de musique dans la da'wah. Et tu ne seras pas meilleur da'i que le nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les sahabas, tôt, ils ont des très belles voix comme Aboubou Salash Ali dans le Coran. Est-ce qu'ils chantaient Ils ne chantaient pas. Et Masmou al-Mutaimiyah elle a dit que les salafs euh, considéraient le mourant de ni le chanteur comme un homme efféminé. Moukhanas. Chez les salafs, le chanteur c'est un efféminé. Donc ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas de la vérité du tout. Chez les salafs, ça aurait été comme... Euh, وَقَلَى النَّبِي صَلَّ اللَّهُ سَلَّمَ لَيَكُنَنَّ مِنْ أَمَّاتِي مَنْ يَسْتَحِلْ الْحِرْ وَالْحَرِرْ وَالْخَمْ وَالْمَعَازِفْ لا تقرأت باقرأة دمنا En la communauté, certains vont rendre halal la soie, on va dire pour les hommes l'alcool et les instruments de musique donc ça veut dire que c'est pas halal à la base et lorsque Abu Bakr al-Suddik rentrait chez le nabi au jour du ride qu'il y avait des jeunes qui chantaient elle a dit et après elle a dit il a dit c'est qu'aujourd'hui c'est un jour de Eid c'est à dire qu'à la base Abbaqa, a... ce qu'il a dit là il a monté de sa tête non, il savait que ce n'est pas permis sauf qu'après il y a eu exception pour ce jour là pour les femmes qu'elles chantent avec du douf seulement du douf en dehors de cela ce n'est pas permis car c'est juste pour le Eid et pour les munasabat comme les araf, les aras je veux dire les euh, noces, c'est tout. En dehors, elle n'a pas à le faire. Donc, Abou Akar, c'était un moutachadiste, il avait du rouleau, c'est un extrémiste. Haddek, tu dis ça. Tu dis ça, t'as rafidi, Shib, rafidi. D'accord. Et le Nabi Salaam ne l'a pas blâmé. De dire, non, c'est permis. Il a dit, il dit, aujourd'hui seulement, laisse-les, car c'est un jour de fête. Pour le Eid. Et en plus, des paroles halal, juste du douce. Et en plus, c'est des petites filles. C'est des petites filles. Donc cette musique-là, et aujourd'hui, des frères m'ont informé que justement, en France, le rap est la musique qui vend le plus. C'est la musique qui le vend le plus. Les rappeurs sont les plus grandes stars de France actuellement, parmi les artistes dans la musique. Pensez-vous que cela, il est au hasard Quand je dis au hasard, je parle, c'est arrivé comme ça sans... Quand je dis au hasard, je ne parle pas d'une chose qui est, qui est hors du contrôle d'Allah. Je ne parle pas d'une chose qui est, qui est venue sans, sans cause. C'est ça que je veux dire. Là, sûrement pas. Car à la base, l'esprit hip-hop, ce n'est pas du tout la culture française. Alors, pas du tout. D'accord. Et simplement, c'est un mouvement qu'on trouve dans les quartiers qu'ils décrivent comme étant défavorisés. Dans les banlieues, dans les cités ou autres. Et qui sont les gens qui apprécient ce genre de, de localisation Les musulmans. Les musulmans aiment la danse, les musulmans. Donc c'est quoi leur but Parce que là c'est bah égarer les gens. Ça veut dire qu'il t'a à, à avoir des gens qui font de la musique, alors au temps mettre en faire des modèles pour la jeunesse et prendre des gens de chez eux qui vont les lire zél... les les élonies du Coran. Tu vois, ils vont prendre un un jeune maghrébin, et ils vont lui ouvrir les portes dans le monde de la musique. Car, crois, crois pas, hein, ces gens-là, s'ils veulent, t'avances pas. Dans la musique, c'est une histoire de connaissances, de pistons, et voilà quoi. C'est pas vraiment une histoire de talent. C'est une histoire de connaissances, en fait. S'ils veulent te boycotter, te boycott. Et ton disque, tu vas rentrer dans la rue comme, comme certains, ils vendent des... des, des, des, des châtaignes. Bon. Tu te donnes pas une star. après cela il a cadre tu vois après à quoi c'est le cadier ça là la dit tu dis que ça tu en stats tu vas mettre une pour les gens mais je parle du des raisons dans le monde de la musique tu ne montes pas que si elle te reste monter tu peux être à mauvais tu veux que tu montes tu vas monter et tu peux être un bon dans leur vision des choses si le public tu montrera pas donc ils vont choisir un qui est bon après d'accord ils vont mettre en avant promotion la promotion la promotion pouvent il est partout. Maintenant, ils ont des nouveaux systèmes que je connais pas dans avec les réseaux sociaux, tu vois. Quand tu lances ça, tu es partout, ta musique est passée dans toutes les grandes radios, donc déjà ils t'entendent, ils te connaissent et tel. Ça en en tue. Toute la journée ça le refrain il passe, il repasse, il repasse, il repasse, il repasse, il repasse. Donc au résultat qu'est-ce que tu deviens Connu et les gens ils veulent ta musique. Avant tu avais des gens, ils avaient de la musique, tu dis mais comment je vais écouter ça C'est parce qu'en fait, c'est tellement mis dans leurs oreilles que ça rentre. Son côté tu d'autres trucs il y a d'ailleurs encore. Donc Eux là, c'est une darwa qu'ils font. Ils vont te prendre des petits Africains, pas mieux des Maghrébins, et des gens affiliés à l'islam, ils vont mettre en avant, ils vont en faire un exemple pour les autres, et vas-y, embarque-les avec toi. Ah, un chien, t'écoutes pas le Coran, tu vas pas au muscid, va à son concert, regarde tel clip, regarde telle chose, et oublie ton islam. Et voilà. Donc tout ça, c'est une darwa. Je t'ai dit, ces gens-là, ils ne laissent rien au hasard. Tout est calculé. Le sport, pareil. Ou les téléréalités. Ils vont te mettre tout le temps un petit, une petite maghrébine, un petit maghréba, un petit beau gosse, ils vont te mettre devant pour apporter les autres. Et c'est une darwa également en pays d'islam. Car tu, pour les autres en pays d'islam, tu es celui qui a réussi. On dit, regarde, c'est un Marocain, il a réussi, en France. Regarde, c'est un Sénégalais, il a réussi, en France. Regarde, c'est un Al-Jernais, il a réussi, en France. Donc les petits là-bas, qu'est-ce qu'ils font Ils t'envient. C'est une darwa. C'est une darwa qu'ils font. Donc qu'Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayn al-sikhra. Donc ces gens là avec leurs paroles, ils enjolivent le mal. Le mal, il se rend bien. Et le bien, il se rend mal. Par des rimes, par des paroles, par des voix, par des flots et par différents moyens. Ça rentre dans les cœurs et ça influe. Ça influe. Donc ça rentre dans une forme de sorcellerie. Pas mieux, il y en a il faut vraiment du cirque pour arriver à réussir. Et t'en as d'autres, leur sikh, c'est à travers leur éloquence. D'accord À travers leur parole. T'as des femmes, t'as un chanteur, il est, il est immonde. Est même pas il est moche, il est immonde. Mais comme il a une belle voix et des belles paroles, hop, elles vont craquer pour lui. Ah, il a un homme de sikh. Femme d'envoûtement. Par contre, chez la femme, c'est pas pareil. Il faut, faut qu'elle soit belle. Parce que même si elle a une belle voix, ils vont mettre une double A. Il faut pas la mettre elle. Ils vont dire, non, toi, s'ils vont te voir, ils vont... Tu <rire> ils... vas plus... plus vendre. Il faut mieux mettre une belle femme. Mais trouve hein, il trouve hein, une qui est jolie, qui qui est belle voix, mon prophète. Et si elle a une belle de voix, elle est pas belle, ils vont la cacher et vous mettre une autre à sa place. Voilà. Il dit "Le بيان, c'est la balagha et la fasaaha." Mon cousin Lucas. Et attention, c'est pas propre qu'à la langue arabe, dans toutes les langues, soit en français, soit en arabe, soit en anglais, l'éloquence elle est là dans toutes les langues. Tu vas trouver des gens ils sont très éloquents dans les, les, les, les littératures qui qui a des millénaires, qui jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours lue. Des poésies qui a des des des des qui datent de décennies et aujourd'hui elles sont encore appréciées par les gens. C'est indémodable comme ils disent. La sihra a eu un effet, comme l'effet de la sihra. Qui a en fait, sihra ça veut dire qu'il y en a un effet sur les gens comme la sorcellerie. Même dans la musique, parmi les plus grands vendeurs de musique les anciens, les classiques les Mozart, Jean comme lui. Mozart il est mort depuis longtemps. Sa musique, aujourd'hui, aujourd elle se voit encore. Qu'est-ce qu'il faisait Allah ne sait pas ce qu'il faisait pour ça, il y a un stade-là. Mais ça a été. Tu as des gens comme des Chopin, également, un peu plus récents, mais toujours anciens. Ils vendent ce qu'il y a présent. Et un chanteur, grand vendeur, c'est un chanteur qui est mort. Plus tu es mort, plus tu es vend. Si aujourd'hui tu es vend, tant, quand tu seras mort, tu vas vendre le quadruple. Le quadruple. Pourquoi parce que les gens, les couffards, le mort, ils veulent du bien en lui. Quand tu es vivant, ils le jalousent. Ils l'aiment pas. Ils le critiquent. Dès qu'il est mort, tu les vois ça, ça tombe des roches sur lui. Oh, il était oh, il était oh, il était son vivant, les gens ne l'aimaient pas. Au du moins si on va dire c'est c'est euh, euh congenres ce qui sont dans le même niveau que lui, dans le même domaine que lui, il ne l'aimait pas. Pourquoi ils il le jalousait Dès qu'il est mort, là, voilà, c'est depuis là mais on parle de lui en bien. Mais les fans l'aiment encore plus. Et les gens qui produisaient sont encore plus d'argent. Par exemple, des fois, il tue leur artiste. Hein. Il dit, quand je vais le tuer, il est mort, il va me prendre plus d'argent encore. Donc le mort a encore plus d'effet sur le vivant, mais le mort, dans sa tombe, est encore plus châtié de ce qu'il a fait dans cette dunia. Sa musique est écoutée par les gens. Il continue à subir les, les affres. Il aimerait revenir sur Terre et dire, je n'écoutais même plus. J'aurais voulu être muet, sourd, aveugle, parapégique. Je ne sais pas danser. D'accord Je ne sais pas parler. Je n'entends rien, je ne vois pas. Là, C'est trop tard. Donc là, c'est un apprentissage pour ceux qui disent rappeurs qui appellent à l'islam sur 10 ans. Qu'est-ce qu'ils font C'est haram. D'accord C'est des fiscs, c'est des foussacs. Et, si jamais ils vont faire une da'wah, c'est une bid'ra. C'est une bid'ra. Et quand je dis rappeurs, c'est aujourd'hui le rap, c'est ce qu'il y a de plus. Ça peut être n'importe quel genre de musique. Tu appelles l'islam par la musique, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de musique islamique. Comme il n'y a pas de banque islamique. D'accord Comme il n'y Comme demain, on te dit, ouais, l'alcool islamique, c'est que c'est pas. Soit c'est de l'alcool, soit c'en est pas. Si l'alcool, c'est pas islamique. Ben la musique, soit c'en est, soit c'en est pas. Mais y'a pas de musique islamique. On islamise pas le haram. Le haram, il est haram. Comme quelqu'un te dit, c'est du poir qui est halal, islamique. C'est que c'est pas ça. L'été gangé, ça reste du poir quand même. Ça reste du poir quand même. Il y a des gens qui disent, Shabbat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, بعض البيان بالسحرة وذلك ذن منه لما يفعله بعض الفصحاء المبتلين من تسويب الباطل وتحسينه ويبطل الحق تشيينه ليظرى الرماد في العيون ويقطع حقوق الناس بالزيف مثل فوق والبغتان والذي يخضر المحاضرات فِي الْمَحَاكِ مُغَيْرِهَا يَرَا مُزْدَاقْ هَذَا الْحَدِيثِ Donc l'aïkou le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien averti de prendre garde à l'éloquence. Car ces gens-là, même sans musique, tu as des gens, ils arrivent, ils font des conférences ou quoi, des douros, avec leur éloquence, ils, ont, ils égarent les gens. Le baratil, ils le rendent haq, ou le haq, ils le rendent baratil. Donc le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien regardé contre cela. Mais cela, ils sont forts pour ça aussi, ce sont comme il cite l'auteur dans les tribunaux, les avocats. L'avocat de la défense ou de l'attaque. Le but c'est quoi c'est convaincre le jury. Donc c'est plus qu'on va qu'on possible. Donc là ils sont le corps pour ça. Et même le Nabi Sorseme, il avait dit que il y a des gens, qad yatahakamu illi ya ba'd an-nas wa yakun ba'dukum al-ham min ba'd. Ouais, il a dit que des gens viennent auprès de moi pour ré régler leurs litiges et certains se seront mieux que d'autres ou d'autres bien que d'autres. Il se peut que je penche pour celui qui parle mieux. Donc celui donc j'aurais pris sa parole et qui ça sur le qui orateur allait-t-il donc en réalité, fait que prendre une braise attendu du feu. Jassim moi, moi je pâche pour toi, ça veut pas dire que tu as raison de Mariam. Juste tu mouras moi, tu mouras tu mouras comment dirais-je Tu mouras convaincu. Ce qui prouve pas qu'en réalité tu as raison. Sans si le wahid veut dire on abi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le wahid il y a pas, il est pas faible. Car il est pas faible. Donc toi, ils font ça avec les êtres humains, ils viennent avec leur éloquence. l'accusé, ils vont le rendre innocent. Ou l'innocent, ils vont le rendre coupable. Par des calabres. B'aliyah azzoubillah. Al-fawaid, tahdim ba'dal bayan, wa wallazi, yuksadobi, ibtal al-haq, wa tasib al-batil. Donc il a dit, l'interdiction de l'éloquence. Mais c'est laquelle l'éloquence C'est celle par laquelle on veut rendre le vrai faux, et le faux vrai. C'est pas toute éloquence qui est haram. Attention. Comme la poésie. C'est pas toute poésie qui est haram. C'est ça qui se dit dans un défunt, un défunt, haram, sois interdit. Sans quoi, l'éloquence au service du bien, c'est un khayy. Un rajoul al-baliq, al-muhadir, al-khatib al-baliq, al-aziyyadwooli al-haq, fadashi mahmoud, c'est demandé, c'est une bonne chose. Alors, c'est une bonne chose. Parce qu'à la cause, des gens vont attirer vers le bien. Mais en général, les gens s'en servent dans le mal. C'est une tajbi, à part des bayanes, au-delà des sikhars, au-delà. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a comparé l'éloquence à la sorcellerie pour la blâmer. Mais ce n'est pas toute l'éloquence, c'est celle qui est pour le mal. Mounassabat est l'hadith l'ilbab. Hayesud dalle l'hadith à nabard al-bayyan normen al-sihar. Vazaleka liyanna ou yest... C'est yestamil normalement. Ou yestamil à fond, yestamil les coulombs comme yestamil au-sihar. Donc, ce hadith indique que l'éloquence est une forme de sorcellerie car elle influe sur les cœurs comme le ferait le-sihar. Azaf. Donc attention à l'éloquence. Attention à l'éloquence. La fomara Fayla huna wal hamdu lillahi rabbil alamin.